c'était Shem avec le titre Genesis, bonjour à vous tous, aujourd'hui dimanche 12 août, bienvenue à bord de Party After comme tous les dimanches d'ailleurs, c'est Pascal Mancini pour vous accompagner, on est ensemble jusqu'à midi, je vous souhaite un excellent moment à ma compagnie. menace. Un instant avec Alan Brax pour le titre Lumberjack. C'était le label Vulture. Voici tout de suite un des musts de l'émission C'est Kiko.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 Weekend Part After, chaque dimanche de 10h à midi avec Pascal Mancini sur Galaxy tout de suite le nouveau John Dalbac avec Everywhere. C'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. la douceur, de, de, de l'élégance avec Andin, avec le titre Summer Calling, C'est la version Airwave. Merci de votre grande fidélité. Allez, on va se faire encore plaisir. Voici tout de suite le Morgan Wave. C'est la version de Mister Sam avec la voix de Caroline Eloia. Et qu'on se le dise dans une petite heure, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Chris D. Il ne vient pas souvent sur Galaxy, il sera là à midi pour l'émission Double Donne. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce DJ à partir de la semaine prochaine, ça sera tous les dimanches du côté du Majestic Club entre la Pergola et le Bliss. Concept 100% House Funky House avec DJ Crazy, c'est tous les dimanches, ça sera à partir de la semaine prochaine et c'est au Majestic Club à Rome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 C'est l'instant avec Naï, excuse, une petite reprise des années 80, derrière, derrière le sample. Merci de votre grande fidélité, vous êtes derrière, le vaisseau intergalétique, vous êtes derrière, l'émission partie After, vous l'écoutez depuis 10 heures, on est ensemble jusqu'à midi, voici tout de suite John Dalbach avec le titre Blink Le meilleur de la musique électronique à l'instant avec Godwill et Tomitrage. Je vous rappelle que ce morceau, vous pouvez le retrouver sur la compilation Serious Beat 2007.3. Il est 11h32. Comme tout à l'heure, il est temps d'accueillir Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Donc ne bougez pas, on se retrouve juste après.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 Happy days on Galaxy. ta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 Ne ah, ne ho den dare, ne Lee. ne, nah. ne den dad. 다 brother, ça donne envie de faire la fête, et oui, dans quelques minutes vous aurez l'immense plaisir de retrouver il n'est pas là souvent, vous aurez l'immense plaisir de retrouver Chris Dit. vous pouvez retrouver aussi à partir de la semaine prochaine tous les dimanches, du côté du Majestic Club, entre la Pergola et le BIS c'est à Rome, concept 100% house, Winky house, avec DJ Chris dit qu'on retrouve dans quelques minutes mais voici tout de suite pour terminer cette émission Cash. c'est vraiment un souvenir que j'apprécie, que j'aime vous partager avec vous Ha ha ha! C'est parti after, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous laisse en compagnie de celui qui n'est pas souvent là et j'ai vraiment l'immense plaisir de l'accueillir sur les platines de Galaxy pour un set enflammé, restez bien calés. Voici tout de suite Chris D sur les ondes intergalactiques. A la semaine prochaine